Préparez votre festival en consultant la programmation sur jaspire.be La première Il est 11h Le journal vous est présenté par Marie-Van bonjour Bonjour à tous, une nouvelle fusillade dans une boîte de nuit en Floride Il y a au moins deux morts et 17 blessés On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant Si ce n'est que la discothèque était essentiellement fréquentée par des adolescents 12 blessés dont 3 graves et 1 mort l'auteur des faits, c'est le bilan de cette attaque, la quatrième en moins d'une semaine en Allemagne un réfugié syrien de 27 ans a fait exploser son sac à dos devant un restaurant de Hansbach dans le sud du pays il venait de se voir refuser l'entrée à un festival de musique pour lequel il n'avait pas de ticket, c'est probablement un attentat suicide islamiste déclaration du ministre bavarois de l'intérieur mais cette piste reste en suspens, l'enquête est en cours l'homme était en effet connu de la police pour des faits de drogue et de mendicité, pas pour effets de radicalisme et il avait fait un séjour en hôpital psychiatrique. Une station de métro londonienne a été évacuée et fermée ce matin, celle de Golders Green. Elle est située dans le quartier de Barnet où vit une importante communauté juive. En cause, il y a un véhicule suspect dans le quartier, les recherches sont en cours. Des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de 42 journalistes en Turquie. Aujourd'hui, une mesure de plus après le putsch avorté du 15 juillet. Samedi, le président turc, Tayyip Recep Erdogan, avait prévenu dans une interview donnée à France 24 « Les médias ont soutenu le coup d'État et ils en paieront le prix ». Déjà le 19 juillet dernier, le régulateur turc des médias audiovisuels avait retiré à 24 chaînes de télévision et de radio leur licence. Elles étaient soupçonnées de soutenir le réseau de Fethullah Gulen, le prédicateur désigné par Erdogan comme l'instigateur du putsch. Depuis l'échec de ce coup d'État, 11 000 personnes sont en garde à vue en Turquie et quasi 6 000 en détention. Les préparatifs vont bon train à Philadelphie, aux états unis Ce soir s'ouvre la convention démocrate, la grand-messe en quelque sorte du parti durant laquelle Hillary Clinton sera officiellement désignée candidate du parti pour l'élection présidentielle. Un moment de rassemblement et d'unité. En principe, en principe, car un incident est venu secouer les choses hier. La présidente du parti, Debbie Wasserman Schultz, a démissionné. Wikileaks a en effet révélé 20 000 documents, des échanges, qui viennent confirmer que la candidature d'Hillary Clinton a été favorisée en interne, au détriment de celle de Bernie Sanders. Enfin, 50 sportifs belges se sont envolés ce matin pour Rio, un peu d'avance pour les Jeux Olympiques qui commencent le 5 août. C'est un tiers de la délégation belge, certains sont déjà sur place. Aujourd'hui, le pongiste Jean-Michel Sève s'envolait aussi avec les sportifs belges en tant que président de la commission des athlètes et administrateur du COIB, le comité olympique interfédéral belge. Voilà pour ces infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be.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 À querelle d'Hippopotame, ne te mêle pas. Proverbe Ougandais, belle matinée et belle nouvelle semaine estivale sur la première. C'est l'heure de Globe Crocker de 11h à midi. Tous les jours, on s'évade en compagnie de ceux et celles qui ont croqué un petit bout du monde et leur vie s'en est retrouvée chamboulée. Comme chaque semaine, on repart pour tenter de boucler un tour du monde des changements de vie en voyage. Alors, il ne s'agit pas toujours de changements au niveau amour. Globe Crocker, ce n'est pas non plus l'amour et dans le globe. Parfois, les bouleversements sont ailleurs. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un ange qui a consacré sa vie à l'étude de nos cousins, les chimpanzés en Afrique de l'Est, autour et alentour des Grands Lacs, Victoria et Tanganyika. C'est une jeune femme, Ingrid Besikoffer, qui nous emmène ce matin au Kenya, à la Tanzanie et puis au Ouganda, sur la piste de Jane Goodall, l'Afrique des Grands Lacs. Voilà notre destination à croquer. 11h30, Benjamin part. Globe Crocker. sur la première Nous partons aujourd'hui pour la région des Grands Lacs africains. L'expression « Afrique des Grands Lacs » fut employée pour la première fois au 19e siècle par les explorateurs britanniques partis aux sources du Nil. Considéré comme une région avec un grand potentiel après l'indépendance, ce territoire de volcans, d'eau et de forêts riches en ressources a été marqué par des décennies de guerres civiles. Les principaux lacs, le lac Victoria, second lac d'eau douce du monde, et le lac Tanganyika, Deuxième plus grand lac en volume et en profondeur assure un dépaysement total. La région couvre 550 000 kilomètres. Sa population est de 150 millions d'habitants et comprend outre le Kivu qui relève pour le moment du Congo, le Burundi, le Rwanda, la pointe ouest du Kenya, le sud de l'Ouganda et le nord-ouest de la Tanzanie. La paix et le développement y font aujourd'hui leur chemin, lentement. Et c'est comme ça que nous découvrons la région aujourd'hui avec notre guide du jour. Bonjour Ingrid de Bézikoffer. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans Globe Crocker. Merci. De juillet à août 2015, donc l'an dernier, vous partez pour les trois pays qui entourent le lac Victoria et vous les ferez dans l'ordre Kenya-Ouganda-Tanzanie, mais c'est surtout l'Ouganda qui, euh, qui vous intéresse. Et alors vous êtes sur la trace d'un ange, on en parlera dans quelques instants, mais en gros c'est le voyage euh, de vos rêves. Pour l'heure, vous atterrissez au Kenya, à Nairobi. Quelles sont vos premières impressions Donc, en fait, quand j'arrive à Nairobi, on arrive avec un vol du soir, euh, donc il fait déjà nuit, euh, et on m'avait fait un petit peu peur euh, que voilà, la ville était très grande, euh, qu'il y a quand même pas mal d'insécurité. Mm -hmm. et donc en arrivant là, en fait, on s'était rendu compte, euh, avec Yves, mon comparse de voyage, qu'on n'avait pas réservé de taxi. Euh, erreur, grave Erreur, erreur, erreur, pour euh, aller euh, donc à l'hôtel. Toujours réserver un taxi. Exactement, et là, on nous propose euh, un taxi à l'aéroport, Euh, très bien, et voilà et l'aventure commence déjà <rire> puisqu'on embarque, alors déjà on a un passager clandestin qui vient avec nous, il avait besoin d'un passage on l'a pris avec, et puis on l'abandonne très vite et on continue et là, euh, en fait, on se rend compte que le chauffeur ne connaît absolument pas le chemin il a son smartphone <rire> il a son smartphone sur lequel visiblement il a un GPS mais euh, je me rends compte que ça marche pas très bien, le réseau là-bas tout le temps et donc on est embarqué pendant une heure et demie Euh, dans les routes, dans tous les sens, arrêtés par la police. Enfin... Il fait nuit. Vous n'avez enfin... pas du tout vu Nairobi, en fait, Ah ben non, il fait, il fait noir, donc dans cette grande ville qu'on ne connaît pas, on n'a pas de carte, et donc euh, là, à un moment donné, bah, comme on... ça faisait vraiment longtemps, et que je voyais qu'ils nous embarquaient sur une route euh, sans éclairage, donc on quittait. Euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre mon téléphone à moi, et me connecter à Internet pour aller regarder sur euh, Google Maps. Et donc, voilà, donc euh, ça m'a coûté quand même bonbon. Et, oui. et voilà, mais au moins, on est enfin arrivé à l'hôtel. Donc ça, c'était la première impression un peu stressante. Ça euh, part bien. Voilà. -donc. Ça part super ouais. bien. En fait, vous êtes sur les traces des chimpanzés parce que vous dirigez le Jane Goodall Institute of Belgium. Euh, autrement dit, vous allez... Euh, faire un voyage sur les traces de Jane Goodall. Voilà, donc j'ai vraiment eu euh, cette opportunité-là de partir avec euh, un, un donateur à nous. Et Yves. Yves, exactement. Il va revenir plusieurs il va fois. Revenir, il va revenir, il est important. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'était vraiment que je puisse découvrir le chimpanzé dans son habitat naturel. Euh, et surtout que c'était euh, les 55 ans depuis que Jane Goodall euh, avait commencé ses études là-bas, donc il y avait un, voilà, un petit côté pèlerinage. Euh, et Elle euh, part de Nairobi, pour Et elle. alors, on est exactement. Donc, en fait, elle est arrivée à Nairobi euh, en, dans les années 60 en tant que jeune femme. Et euh, c'est là où je l'ai revue, justement, 55 ans après. Et euh, donc, c'est comme ça que mon voyage aussi a commencé. Euh, au Kenya il faut savoir qu'il n'y a pas de chimpanzés mais, euh, mais donc alors, ça, que faites-vous là eh qu'est-ce qu'on fait exactement ben, euh, notre, donc, notre ami Yves euh, qui est donc une personne à la retraite cherche euh, chercher un endroit pour ses euh, vieux jours mais il aime l'Afrique il, il, est... il est un, un passionné il est né en Afrique au Congo et euh, il aime particulièrement aussi les chimpanzés puisque sa, sa, sa vie personnelle fait que euh, quand il, est, il a vécu il a grandi là-bas sa maman euh, soignait des animaux sauvages qui étaient blessés. Euh, ils étaient dans la forêt d'Ituri et euh, un de ces animaux était un, une femelle chimpanzée, un bébé chimpanzé et donc il a grandi avec puce. Donc c'est ce petit euh, chimpanzé. Ceci explique cela. Voilà, voilà. Et voilà donc, pourquoi on... il est fasciné par les chimpanzés Exactement. et l'Afrique. Voilà. Et il était là en fait en repérage pour trouver son, son, son lieu de vie, un petit paradis à lui. Il vous accompagnait pour trouver ça. En gros, juste comme ça. Voilà, on peut dire ça en deux mots. Alors on disait c'est à Nairobi que vous euh, arrivez, vous euh, Vous allez revoir et réentendre Jane Goodall qui a beaucoup travaillé beaucoup observé les chimpanzés et en fait son histoire à elle démarre dans cette même ville en 1960 enfin par là sous l'impulsion de Sir Louise Lecky Exactement. C'est vous qui me l'avez appris, hein. je fais le malin mais c'est <rire> vous qui me l'avez appris. C'est qui sur Louis Leakey Donc euh, Louis Leakey est un paléoanthropologue qui étudiait les, les fossiles dominidés donc euh, les ancêtres humains et euh, donc il voulait un peu comprendre comment les, les hommes préhistoriques euh, se comportaient et euh, il a eu l'idée géniale euh, d'aller demander à quelqu'un et en l'occurrence Jane Goodell d'aller observer nos plus proches cousins qui sont encore vivants, donc les chimpanzés pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce qu'on a évolué. Jane Goodall sera donc l'une des trois anges des chimpanzés. Oui. Les deux autres sont... Donc il y a Diane Fossé qui est très connue, euh, qui a étudié les gorilles au Rwanda et Birute Galicas, beaucoup moins connue, les... qui a étudié les orang outans à Bornéo. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est sur la trace d'un ange, Jane Goodall, qui observait observé les chimpanzés. On a une habitude danglo on se met dans les oreilles la musique des voyageurs et des voyageuses avant le départ. Vous, c'est ça. C'est Xavier Rudd, euh, Bow Down, c'est une musique que vous écoutez beaucoup avant de partir en voyage, paraît-il, mais donc ça veut dire que vous voyagez beaucoup. Euh, oui, j'ai quand même la chance d'avoir parcouru pas mal d'endroits du monde. Et euh, j'aime bien cette musique parce que Xavier Rudd, c'est un baroudeur aussi. Il est très proche des personnes aborigènes en, en Australie. Euh, sa musique est, est tripante et, euh, et alors, il est aussi une personne qui a beaucoup de valeurs que je partage, de protection de la nature. Et donc voilà, c'est. Ah là, on est bien mis sur la protection ouais, de la nature. Et alors, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est écouter la musique que vous avez découverte une fois sur place. Et ça, c'est Koba. La rumba congolaise, c'est pour faire plaisir à Yves. <rire> oui, il y a un peu de ça. En fait, euh, là-bas, je n'ai pas écouté beaucoup de, de musique, euh, parce que l'Ouganda, le pays où on a passé quand même pas mal de temps, euh, bah, ils ne sont pas très branchés, musique. Il y a quelques groupes, évidemment, mais ce n'est pas aussi culturel qu'au Congo. Et donc là, je fais un petit clin d'œil à un ami euh, congolais ici à Bruxelles et son groupe Koba, parce que voilà, c'est un autre voyage à moi, à Kinshasa et... Ça Il me rappelle appréciera. Afrique. Pour l'instant, on n'est pas encore en... en Ouganda. On va y aller hein, parce qu'on sent bien que c'est là que vous voulez aller. On est encore un tout petit peu du côté du, du Kenya parce que vous avez été observer les fameux Big Five, hein, comme on appelle ça. Donc les cinq grands animaux euh, d'Afrique, le rhino noir, le lion, le léopard, l'éléphant et le buffle. Faudra nous raconter tout ça. Mais ce sera juste après euh, Geoffrey Oryema. Yeah, yeah, yeah I don't know, I Geoffrey Oyema sur un album qui est quand même paru en 1990. Nous sommes entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce matin dans Globe Crocker, on est sur la trace de Jane Goodall et des chimpanzés. Globe Crocker sur la première. RTBF OVIO, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo.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 Et notre guide, c'est Ingrid Besikoffer, euh, qui euh, dirige l'Institut Jane Goodall ici en Belgique et elle est partie sur les traces d'un ange, Jane Goodall elle-même. Euh, ce voyage démarre à Nairobi, nous sommes au Kenya encore pour quelques instants. Quelques instants seulement parce que là vous partez pour un, un parc, un parc euh, pour observer les Big Five en compagnie de Yves, votre comparse de voyage qui lui cherche un endroit pour vivre euh, eh ben, la, la suite de ses jours. Vous allez où Alors là justement on va quitter Nairobi on part en voiture et on va vers le nord et donc on met un peu de temps pour sortir de la ville. Et puis, c'est une longue, longue route qui mène toujours tout droit. Euh, sur notre droite, on voit le mont Kenya, donc ça devient vraiment une belle savane euh, typique euh, kenyane. Et on arrive à Olpejeta, qui est un parc de conservation, qui est un ancien ranch donc euh, d'élevage, qui a été retransformé en site de conservation. Et pourquoi ben Parce qu'en fait... Euh, Le, le ranch se situait sur un, un chemin, un passage privilégié des éléphants. Et donc, les éléphants migraient du nord au sud et saccageaient. Ça fait un fameux ramdam, évidemment. Exactement. Et donc, ils se sont dit, bah, économiquement, ce n'est plus trop tenable et on va transformer notre activité économique et on va plutôt mettre un enclos ramener quelques animaux, donc les Big Five notamment les rhinocéros noirs qui sont une espèce euh, très en danger bah En fait et... dans les 5 Big Five euh, vous disiez il n'y a pas beaucoup qui vont bien entre le lion, le léopard, l'éléphant et le buffle et le rhino noir Oui Peut-être le buffle, peut-être, je ne sais même pas ça, oui, il y en, y en a beaucoup, que. beaucoup oui mais c'est vrai que les, les, les grands mammifères euh, ne vont pas très très bien à cause du braconnage qui se passe un peu partout donc oui, effectivement c'est des espèces menacer. Alors sinon vous, vous êtes sur la trace d'un ange euh, Yves lui est donc en train de chercher son, son paradis il le trouve là lui Oui il l'a trouvé là, d'ailleurs je lui fais coucou parce que il est, il est reparti au Kenya pour un autre petit voyage pour l'instant N'empêche qu'il vous accompagne pour la suite du voyage de vos rêves et donc ça veut dire qu'il va falloir partir pour l'Ouganda Oui. Fini la voiture, ça va bien, cinq minutes Vous oui, bah... un saut de puce en, en avion. <rire> voilà, donc là, effectivement, les distances étant quand même assez considérables, on a pris un avion pour euh, aller de Nairobi à NTB. Euh, donc, c'est... Euh, la C'est à côté de la capitale Kampala donc c'est là où on atterrit, c'est là où il y a l'aéroport On situe un peu, donc N NTB est en dessous de Kampala Oui, au sud, sur le lac Victoria. Et on est en, en grosso modo en... au nord du lac Victoria. Exactement, donc on est vraiment en bordure et euh, NTB est en fait la, la partie, euh, on va dire la, la banlieue la belle chic banlieue de, de <rire> Kampala où d'ailleurs le président a son palais, etc. Donc... Avec vue sur lac, évidemment. <rire> Bien sûr. Et là, vous, euh, vous allez prendre un bateau Oui. Vous allez prendre un bateau parce que vous avez décidément envie de voir des chimpanzés. Ce sera l'occasion, vous allez sur une île Oui. Alors on va sur une île qui s'appelle Ngamba Island et cette île a de particulier qu'en fait elle n'est pas habitée par des humains mais euh, par des chimpanzés. Donc c'est euh, voilà parmi les premiers chimpanzés que j'ai pu voir en Afrique, ce sont malheureusement des chimpanzés qui vivent en sanctuaire, donc euh, un centre de réhabilitation, parce que ce sont tous des victimes du braconnage qui ont été recueillis euh, euh, orphelins parce que voilà les parents, les, la, la famille a été tuée par des braconniers donc on les récupère et on les réhabilite. Mais on en fait quoi de ces singes morts quand on les braconne Alors ça, ça dépend un petit peu dans quelle région on se situe. Parfois c'est pour s'alimenter, voilà, pour la nourriture de subsistance. Parfois il y a des croyances euh, qui, qui donnent voilà une certaine valeur à certaines parties du corps euh, du chimpanzé. Euh, en Ouganda, un des gros gros problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de braconniers qui en fait vont pas chasser le chimpanzé, mais ils vont chasser d'autres animaux. Et donc ils posent des pièges à coller un peu partout dans la forêt. Victimes collatérales. Exactement. Et donc les chimpanzés sont des victimes collatérales. Vous êtes sur Gamba Island avec les 48 singes rescapés de, de braconnage et euh, vous allez prendre une gigantesque claque émotionnelle. Voilà, donc en fait, ce qui est assez paradoxal, parce qu'on arrive là-bas donc avec ce bateau, on traverse ce lac qui est énorme, on voit des îles un peu partout, on débarque, c'est vraiment très pittoresque. C'est très, très découpé, hein, les ouais, îles. Oui, c'est très découpé. C'est même acéré comme littoral. Oui, il ouais, euh, ouais, y a quelques petites plages, mais il y a du rocher, et y puis il y a la forêt qui vraiment va jusqu'aux berges, donc euh, voilà c'est assez magnifique qu'on arrive là. Et en fait, on est arrivé au moment du nourrissage des chimpanzés. Ah, Qu'est-ce et... que ça mange un chimpanzé Alors, les chimpanzés sauvages se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la forêt. Oui. Et ici, en sanctuaire, c'est euh, ouais, voilà, plein de fruits et légumes. Euh, des, les gens leur préparent aussi des boulettes de, de riz. Donc euh, voilà, il faut un peu les nourrir. des athlètes euh, Des athlètes. Bah, fruits, légumes, riz. Oui, bah. voilà. Bah, ils se nourrissent bien, en tout cas. Quand ils sont pris en charge comme ça ça se passe bien. Et, et alors là, vous, vous avez pris donc cette claque, Pourquoi Oui, parce qu'en fait euh, là, je me suis vraiment rendu compte je les avais, en face de moi, on était sur cette plateforme depuis laquelle on pouvait donc, les observer euh, les, les soigneurs leur lançaient les carottes ou les fruits de l'autre côté donc de, de l'enclos et, euh, et à un moment donné bah, voilà, les regards se croisent avec ces animaux qui sont quand même fort euh, similaires à nous, ils nous ressemblent, il y en avait même qui utilisaient des branches pour aller récupérer des carottes en dessous de l'enclos On et, rappelle qu'on est sur les traces de, de Jane, de Jane Goodall, qui est une des premières à avoir observé que les chimpanzés utilisaient des outils. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a assez révolutionné notre vision sur, euh, sur ces animaux. Et donc là, je suis vraiment témoin de, de ça en face de moi. Et, euh, et alors, je les ai vus dans cet enclos et même si cette île, elle est magnifique et qu'ils ont assez d'espace, ça m'a juste euh, rendu très triste parce qu'en fait, pour moi, ces animaux devraient se trouver dans la forêt. Donc là, j'ai pris comme euh, voilà beaucoup d'émotions, une grosse vague d'émotions qui était euh très très forte. Et euh, est-ce que Jane Goodall elle-même s'est rendue sur cette île sanctuaire Oui, en fait euh, ce sanctuaire a été euh, mis en place euh, grâce au Jane Goodall Institute et d'autres associations de protection, euh, donc oui elle connaît très très bien les lieux. On va poursuivre sa trace à Jane Goodall, l'ange qui protégeait les, les chimpanzés et qui les étudiait, euh, dans la suite de Globe crocker juste après I Made You You Made Me, au Winnie Sigoma Band En 2015, nous sommes en Ouganda. Ce matin, dans Globe Crocker, en compagnie d'Ingrid Offer qui euh, nous emmène sur les traces des chimpanzés. Globe Crocker, sur la première. Ça se passe sur la première. 13h30, 14h30. Laurent Dehausset interroge notre histoire et vous la raconte. Grands événements, étape essentielle de l'histoire, personnages au destin extraordinaire. 13h30, 14h30. C'est un jour dans l'histoire sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be slash ovio. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Et Ingrid, Bézicoffer, nous sommes sur une île, une île qui abrite une petite cinquantaine de chimpanzés en plein milieu du lac Victoria. On a observé un nourrissage il y a quelques instants dans Globe Crocker et là on va prendre congé mais pas sans prendre un petit souvenir avec soi. Tout à fait. Euh, en fait, à côté de cette île, il y a d'autres îles qui sont, elles, par contre, habitées par des populations locales ougandaises, et on a, on a rendu visite à une de ces, ces populations. Donc, on arrive, on débarque, et alors là, c'était vraiment fou, quoi. Tous les enfants sont arrivés, ils nous prenaient par la main pour nous montrer l'école. Donc, on est monté dans ce petit village, et euh, il y avait une petite échoppe avec cette dame euh, qui avait été longtemps malade et euh, qui fabriquait, euh, pour gagner sa vie, des, des bracelets. Et donc, voilà, j'ai ramené un, un de ces bracelets, ça m'avait Vraiment fait plaisir de rencontrer cette femme. Et puis vous nous l'avez apporté dans et le procureur. Oui, voilà, il parce est multicolore. Que il est multicolore et alors surtout il est fait avec des perles où on a en fait enroulé des lamelles de papier et donc euh, voilà c'est vraiment artisanal et euh, il y a de la, de la de la résine pour évidemment faire tenir tout ça et, euh, et très puis, joli. oui c'est très joli voilà. Très coloré. Tout à fait. De et il y en a des colliers aussi mais voilà moi j'ai pris un bracelet. Vous avez ramené plein de choses, hein. on fera parler les objets que vous nous avez apportés sur la table de Globe crocker mais là pour l'instant on était dans le bateau du côté du lac Victoria, on repartait vers le nord, vers NTB puis on va traverser Kampala parce que le but du jeu c'est donc de suivre la trace de Jane Goodall et de voir ses chimpanzés, on va où Alors là, donc on, on quitte euh, NTB, effectivement, une longue longue route d'une journée, on traverse euh, quasiment tout le pays jusqu'à pour arriver euh, au euh, Merchantson National Park. Mm -hmm. Mais avant ça, il y a une forêt qui s'appelle la forêt de Boudongo et c'est là où on va s'arrêter. C'est un moment important pour vous ça ouais. Parce que là, c'est vraiment la première fois où je me retrouve dans une forêt euh, qui est habitée par des chimpanzés sauvages, et donc on va passer la nuit dans des huttes assez sommaires mais euh, très chouettes, pour le lendemain matin se réveiller très tôt, avant que le soleil ne se lève euh, Ça fait où, quelle heure ça euh, oh, Il était 5 heures, ouais, quelque chose comme ça euh, Et donc à ce moment-là on a été pris en charge par euh, Saouda qui est une ranger euh, femme un tracker femme Qui mérite qu'on et... qu souligne oh, son ouais. expérience, ça fait 20 qu'elle Ça fait 20 ans qu'elle est guide et c'était la première femme en Ouganda à euh, mener comme ça des... enfin faire du tracking on appelle ça, donc euh, suivre à la trace les chimpanzés dans la forêt Et, et donc, elle vous euh, emmène, Zauda, c'est bien ça Oui, c'était super. Mais vous dites qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui s'occupent de, de tout ce qui est nature en Ouganda Oui, en fait ce qui est assez bien je pense c'est qu'ils ont euh, ils favorisent énormément l'éducation, l'éducation au tourisme et à l'écologie et donc il y a beaucoup d'hommes mais aussi de femmes qui, qui choisissent cette voie là et euh, qui se retrouvent à un moment donné dans, dans des métiers de la conservation. Et donc j'en ai rencontré pas mal, et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir que ce n'était pas uniquement des hommes eh euh, oui, qui bah étaient très, très en bien charge, ouais. Et vous, vous pénétrez dans cette forêt de Boudrongo, ouais. avec euh, soda, et que se passe-t-il alors ce qu'il y a c'est qu'on est toujours entre un sentiment de se dire ah je vais voir des chimpanzés et puis on nous met tellement euh, en alerte en disant bah voilà peut-être vous n'allez pas les voir que je mettais euh, j'avais un peu revu à la baisse mes, mes, mes attentes et donc on, on marche dans cette forêt, on suit euh, Saouda qui elle en fait nous montrait par-ci par-là des traces de chimpanzés, par exemple bah, leurs excréments, euh, on voyait des, des touffes de poils euh, ou des, des feuilles qu'ils avaient mâchées pour en fait les utiliser comme des éponges, donc on les suivaient à la trace, mais on la les voyait pas. Je sais. Voilà. Et alors, euh, parfois au loin, on, on les entendait dans la forêt faire des cris. Euh, ça ne ça, euh, ouais, ça crie. Oui, ça crie. Je ne vais pas le faire. <rire> et, euh, et donc, bon, voilà, ça, ça nous permettait de nous diriger. Et en fait, on suivait la piste des chimpanzés. Les chimpanzés sont assez grands et donc ils, mènent, ils font des petits, petits chemins dans la forêt. Et donc, on suivait ces chemins-là. Et c'est vrai qu'à euh, un moment donné, on s'est arrêtés parce qu'on nous a dit qu'ils étaient juste au-dessus de nous. Et là, on, on lève effectivement la tête. Mais il faut s'imaginer que les forêts, bah, il fait encore un peu noir. Euh, il y a pas mal d'humidité, de, de, euh, et donc on, y a pas mal de feuilles, évidemment, dans les arbres. On ne les voit pas tout de suite, tout de suite. Il faut s'habituer. Et puis, tout d'un coup, on les voit. Et on voit surtout aussi des bouts de figues qui tombent des arbres. Parce que évidemment, le matin, la première chose qu'ils font en sortant de leur nid, bah, ils vont se nourrir. Et donc, ils prennent le petit déjeuner, comme tout le monde. Et euh, voilà. Et donc, il y a ces, ces bouts de filles qui tombent. Et à ce moment-là, c'est magique. Quoi. On est juste là avec nos caméras ou même juste à les observer. Grand ouais. moment, vous qui êtes sur la, la trace de Jane Goodall. Euh, c'est la première fois de votre vie que vous apercevez un chimpanzé en liberté. Oui, tout à fait. Total dans son et... milieu ouais. C'est assez euh, impressionnant. Surtout qu'à voilà, un moment donné, ils étaient tout en haut de l'arbre et puis ils sont descendus. Et, euh, bon, il faut toujours garder une distance de sécurité euh, de 8 à 10 mètres, donc il ne faut pas trop s'approcher. Mais euh, on les a vus... Enfin, euh, craintif. Un... Un... Mmh. Ceux-là sont habitués aux humains, c'est-à-dire que c'est des groupes habitués à voir des touristes qui viennent dans leur forêt. Euh, maintenant, il ne faut pas trop, trop s'approcher parce que parfois, s'ils ne sont pas très contents que vous soyez là, bah, ils Aussi, euh, vous le montrer, et puis si oui, non, timide en tout cas, ouais, ouais. ces grands moments et plein d'autres de votre périple entre le Kenya, l'Ouganda le, et la Tanzanie, vous les avez retranscrits dans un globe. Ça, c'est très gentil pour nous parce que on aime bien les écritures et les lectures de voyage. Un globe qui s'appelle Timjourney.com, donc euh, euh, voyage vers les Il y a des photos, il y a des vidéos et il y a du texte. Et on a essayé de réinterpréter ce texte avec une ambiance de là-bas. Le soleil se couche. Lentement, sur le lac Tanganyika. Nous avons atteint le sommet, le fameux pic de Jane, d'où elle aimait profiter de la vue et méditer. C'est ici qu'elle a observé pour la première fois David Graybird en train de fabriquer et utiliser un outil. Nous restons un moment, j'en profite pour me remplir de souvenirs et ressentir les émotions. C'est ici donc que la biologie a basculé il y a 55 ans. J'ai le sourire aux lèvres, pour moi c'est un moment historique. Le soleil descend, rapidement, et nous nous mettons en route. Une descente raide, glissante à cause des feuilles et des pierres qui jonchent le chemin, nous mène au centre, juste à temps pour l'heure du dîner. Ingrid Besikoffer, c'est vous qui avez écrit ces quelques lignes lors de votre périple entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Là, on était sur le Tanganyika, donc en Tanzanie, pour la fin du voyage, évidemment. Mais nous, pour l'instant, on est encore en Ouganda. Ça vous fait quoi d'entendre ces sons africains sur vos lignes à vous bah, euh, Ça fait plaisir. <rire> euh, c'est vrai qu'avec les sons et les bruitages, bah, je me suis imaginé de nouveau euh, là-bas. Donc merci pour ce petit moment. Oh bah, ça nous fait plaisir à nous aussi d'y <rire> être un petit peu avec vous. Bah, tant mieux. Et, euh, et surtout euh, sur les traces aussi de, de Jane Goodall. Pour l'instant, euh, on, on se dirigeait, après votre première rencontre euh, entre quatre yeux avec euh, un chimpanzé, on, ou plusieurs chimpanzés d'ailleurs, on visait une forêt qui s'appelle euh, Murchison Falls, oui. ou un endroit dans une forêt qui est impénétrable et cet endroit s'appelle Murchison Falls. Pourquoi Oui, alors là, en fait, on n'est pas vraiment dans la forêt. On est euh, dans un, une savane, un parc national, qui est de part et d'autre de la rivière, le Nil, euh, qui se jette à cet endroit-là aussi dans le lac... L'air de rien comme ça, on mal, maintenant sur le, le Nil, Albert. entre le Tanganyika, <rire> le, le lac Albert, le lac Victoria, <rire> le Nil. Ce sera pour la suite de Globe Crocker. On se pose encore en musique, si vous voulez bien, avec euh, Sambolera Maïson, c'est Kajanine. Maïson Kajanine en 1996 nous sommes sur les traces de Jane Goodall amoureuse des chimpanzés en compagnie d'Ingrid qui est notre guide ce matin et là on est en Ouganda et on va continuer notre balade Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be AXA, réinventons la banque Music is my life. La première vous invite à lavant première de Florence Foster Jenkins, une comédie de Stephen Frears avec Hugh Grant et Meryl Streep. She's remarkable, isn't she? Pour y assister le 1er août à tourner le 2 à Bruxelles, 0905 56 473 50 cents par appel. 1 h midi sur la première, Globe Crocker. Ingrid Bezikofer, vous êtes notre guide ce matin dans Globe Crocker, on est en Ouganda sur les traces de Jane Goodall et on veut voir on veut voir les chimpanzés on veut les entendre, et pour l'instant on est dans le nord de l'Ouganda, dans le parc national Murchison Falls euh, dans une petite ville qui s'appelle Para et on n'est pas loin du Nil, on est même sur le Nil Oui, alors Para c'est juste même une lodge, enfin il n'y a, y a quasi rien, y a... Enfin, c'est pas de ville du tout, c'est juste lodge coloniale. Ouais, super coloniale, avec vue sur le Nil, on entend les hippopotames au loin, c'est assez pittoresque aussi. Et là, l'objectif était vraiment de vivre aussi l'Afrique des, des animaux et de faire un safari euh, au petit matin et un autre avec un bateau le long du Nil. Et on a vu plein, plein, plein d'animaux, c'était magique. Alors vous parlez carrément d'un matin magique Ouais, alors euh, le le le matin quand on, a, on est parti là en 4 4 avec notre guide Martin Euh, sur euh, la trace des lions parce qu'évidemment ça c'est l'attraction euh, favorite des touristes euh, on parcourait comme ça de, de droite à gauche ce, ce grand parc et à un moment donné on a fait demi-tour visiblement il avait eu euh, un contact avec ses, ses amis euh, guides qui lui ont dit où il fallait aller et là on monte comme ça donc c'est une grande savane au loin on voyait le lac euh, Albert en contrebas et sur la crête étaient postés 6 ou 7 girafes mais vraiment toute droite, qui était occupée à observer. Parlez-nous des couleurs, parce qu'il y a du lac Albert en contrebas, ouais. il y a de la colline, de la savane, des coups de girafes, c'est dans quelles couleurs ah, Là, c'est bleu, c'est vert, donc c'était euh, encore assez vert comme, euh, comme malgré couleur. Malgré la savane. Malgré la savane, ouais. euh, Évidemment, il y avait les routes jaunes, mais c'était ouais, y très chatoyant quand même. Et... Euh, il y avait des petits bosquets un petit peu partout enfin c'était assez euh, assez beau oui. et vous apercevez ces girafes ces coups de girafe euh, très ouais. élégants qui sont jaunes ah, du coup sont jaunes. <rire> et donc euh, et qui ont l'air d'être euh, voilà en attente de quelque chose et donc on tourne un petit peu la tête et euh, on voit vraiment à une 300 mètres de nous à peu près euh, une famille de lions donc il y avait le papa lion Il n'y a pas comme un grand, grand moment de solitude quand on se dit tiens, il y a une famille de lions à 300 mètres de nous. Ah, non, parce que bon, on était quand même dans notre van, donc on est protégé. Ils étaient suffisamment loin. Mais on a vraiment vu quelque chose d'assez extraordinaire parce que, en fait, ils étaient en train de, voilà, de, de, de dormir, de se reposer. Et puis, à un moment donné, une des femelles avec deux des trois lionceaux a commencé à se mettre en, en, en marche. Et on sont passés devant ces girafes qui étaient postées là. On traversait la route juste devant nos 4-4. Et, euh, et puis, on disparut. Et pendant ce temps-là, à un moment donné, donc il y avait toujours un lionceau et le, le mais, la mère et euh, le père. Le petit lionceau, lui, il est parti euh, tout seul juste devant les girafes, mais il faut savoir que les, les lionceaux sont quand même en danger devant les girafes un coup de patte, et euh, voilà, il peut quand même euh, se blesser, et à ce moment-là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait euh, comme une dispute entre le lion mâle et la femelle, j'avais l'impression qu'ils disaient mais qu'est-ce que tu as laissé filer ce petit euh, <rire> devant les... aussi les... lions. Oui, j'avais l'impression, mais c'était vraiment, vraiment magique et puis ils sont tous passés devant nos 4x4 on a eu vraiment un beau moment de partage avec les animaux. C'était un, un matin magique et un moment euh, magique aussi ouais. il y en aura d'autres dans votre période. Entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, on est encore en Ouganda euh, après les lions, les girafes et euh, les buffles aussi que vous avez vu un peu plus tôt. Vous avez aussi envie d'aller voir les gorilles. Oui. Alors ça, c'est vraiment un rêve aussi pour euh, beaucoup de gens, pour moi aussi. Donc euh, évidemment. Et surtout que bah, voilà, en en Ouganda, voilà, en Ouganda, il y a, y a moyen d'observer les, les gorilles des montagnes. Euh, aussi, enfin espèce aussi en, en voie de disparition et euh, il se trouve donc au sud du pays dans une forêt qui s'appelle euh, la forêt impénétrable de Buindi Euh, Est-ce qu'elle porte bien son nom, cette forêt Oui, elle, elle porte quand même assez bien son nom. Euh, il fait très noir à l'intérieur. Euh, il voilà, y a peu de lumière. Euh, et surtout, ce qui était, moi, ce qui m'a fait vraiment une forte impression, c'est en arrivant, c'était fin de journée, euh, notre hôtel était un peu en, en hauteur puisque bon, voilà, c'est des montagnes. Et on avait vu sur ces forêts en face de nous et toute la vallée était recouverte de brume. Donc, c'était vraiment euh, gorille dans la brume de Diane Fossé. C'était vraiment ça, quoi. Diane Fossé, qui est l'une des trois autres d'autres anges, euh, euh, des chimpanzés. Euh, vous êtes euh, carrément là, vraiment, dans les pas de Jane Goodall. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là oh là là, euh, C'est juste euh, du bonheur. C'est vraiment essayer de profiter du moment, des rencontres qu'on fait. Euh, donc, euh, j'essayais je, voilà, vraiment d'attraper de, de, de, de, de, un maximum d'impressions. Et d'ailleurs, je notais beaucoup parce que je voulais rien perdre. Et puis, j'essayais de le retransmettre dans mon blog aussi. Vous avez quand même eu du bol de voir les lions qui s'engueulaient alors que le lionceau jouait avec les girafes. Vous avez vu des chimpanzés. Vous avez vu une ribambelle de choses. Les lacs, les grands lacs d'Afrique. Ne me dites pas que vous avez vu les gorilles. Vous avez vu les gorilles J'ai vu les gorilles, oui. Mais... oui. C'était euh, la famille de Rouch et Goura. Donc, euh, il y avait plusieurs familles qu'on pouvait aller observer. Et euh, donc, avec notre groupe, donc, on arrive là le matin, il y a de nouveau un guide, euh, on a des consignes de sécurité. Et puis, avec un, un petit groupe de 6-7 personnes, on est euh, Voilà, On a monté, gravi la, la, la montagne pour essayer de, de trouver ce groupe de, de gorilles. Dans la brume Euh, bah là, on était dans la forêt, donc je ne me rendais pas trop compte qu'il y avait cette brume. Puis il commençait déjà à faire un peu plus... Enfin, il était un peu plus tard dans, dans la matinée, donc la brume s'est élevée. Et euh, donc voilà. Et les gorilles part... que vous avez vues, vous nous les avez apportées. Oui. C'est depuis le début de l'émission. Ils sont en photo, en fait, hein, ouais. sur, euh, sur ce document. Voilà. C'est toute une famille. C'est une famille. Et euh, donc, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu les, les gorilles, bah, pour les touristes, ils nous présentent des petites planches comme ça, plastifiées, avec euh, tous les membres de la famille qu'on peut ramener en souvenir. C'est une photo de famille de gorilles. Exactement. C'est la, la photo de... Kabukoyo, donc qui est le silverback, le dos argenté, le mâle dominant du, du groupe. Et donc on voit euh, toutes ces, les femelles, euh, les, les enfants, les juvéniles et les mâles euh, qui ne sont pas encore euh, matures. On a une idée du nombre de familles qui se retrouvent dans cette forêt de Bwindi Oui, alors dans la forêt totale, je pense qu'il y en a une dizaine, mais je devrais vérifier exactement. Là où on était dans le nord-ouest euh, de la forêt, il y en avait trois. Et elle porte un nom cette famille Oui, Rouchégoura. Donc c'était la famille Rouchégoura. On va faire connaissance avec les oncles, les tantes, les frères et sœurs de, de la famille Rouchegoura dans la suite de Globe Crocker. Juste après, un petit hommage à Papa Wemba, Yolele. Les Papa Wemba sur l'album Émotion en 1995. Petit hommage à papa Wemba qui nous a quittés en avril à Abidjan. C'était en 2016, c'était cette année. Nous sommes en Afrique et nous sommes en Ouganda encore pour quelques instants dans une forêt, la forêt de Bwindi, avec une famille de gorilles. 11h midi sur la première, Globe rocker on n'est pas tout seul dans cette forêt de Bwindi en Ouganda, c'est Ingrid Bezikofer qui est notre guide. Elle est sur les traces de Jane Goodall, qui était la grande observatrice et la, la grande connaisseuse des chimpanzés. C'est la première à avoir observé ces singes en train d'utiliser des outils, de mettre au point même des outils pour se nourrir notamment. Jane Goodall qui a donc ouvert la voie, on est sur sa trace et on va se diriger dans quelques instants vers la Tanzanie. Mais encore un petit peu, Ingrid Bezikofer, présentez-nous cette famille de gorilles que vous avez rencontré dans la brume euh, Donc la famille se composait euh, toujours de, du mâle, euh, mais il était assez euh, calme heureusement euh, à un moment donné il a baillé et on voyait ses, ses grosses canines donc euh, ça fait quand même un petit peu peur euh, les juvéniles eux étaient quand même un petit peu plus euh, excités surtout ce qu'il y a c'est qu'il faut s'imaginer que les touristes évidemment ils ont envie d'observer les, les gorilles de près donc tout le monde est avec sa caméra Et à un moment donné, moi, j'ai complètement lâché ma caméra parce que j'avais envie de vivre ce moment qui était tellement important et assez quand même un, un privilège quand même. Et j'observais euh, non seulement les gorilles, mais aussi les touristes qui étaient avec moi, qui étaient tous fixés euh, les yeux sur leur caméra. Et donc qui n'étaient pas dans l'instant. Et qui n'étaient pas vraiment dans l'instant. Donc C'est vrai que ça, c'était un petit peu le côté euh, voilà, un peu, un peu perturbant pour moi. Et euh, à, mon, à un autre moment, par contre, on a vu une des femelles qui avait un nouveau-né avec elle, euh, qu'elle portait... Euh, Sur son, sur son dos, et, euh, et là, elle s'était couchée dans, dans un petit sous-bois, et le mal est venu, et, euh, et tout tendrement lui a fait une petite caresse, et voilà, donc on a pu être témoin de ce, cet instant familial. Alors, il y a toute une dénomination, hein, pour reconnaître les, les membres de la famille, on parlait du dos gris, du silverback, qui est le chef de famille, euh, mais après, il y a les brownbacks, et des choses comme ça, ils sont vraiment de couleurs différentes Non, en fait, euh, ils sont plus ou moins noirs tous. On appelle juste les mâles euh, plus jeunes « black back ». Donc, ils n'ont pas encore la caractéristique d'avoir ce, ces couleurs argentées sur le dos. Et euh, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus matures. Donc, ils ne sont pas encore prêts à s'accoupler. Et d'ailleurs, une fois qu'ils deviennent des « silver ils doivent quitter le groupe, puisque deux « silver ensemble dans une famille, bah, ça ne marche pas bien. Ils doivent émigrer pour aller trouver une autre famille. Grand moment donc, votre rencontre avec ces gorilles euh, du côté de l'Ouganda, dans la forêt de Bwindi. Euh, Ingrid Bézykofer, vous êtes toujours sur les traces de Jane Goodall, et ça va vous obliger à prendre un avion et changer pour la deuxième fois de pays. On part pour la Tanzanie avec vous, on va aller sur le bord du euh, Tanganyika, dans la ville de Gombe, qui est un petit peu le Saint-Graal pour vous, puisque c'est euh, une ville importante. Oui, euh, donc Gombe, le parc national de Gombe est un peu euh, voilà, le lieu où tout a commencé avec l'étude de, de Jane puisque c'est là que elle a commencé ses, ses recherches et d'ailleurs notre, euh, notre association, le Jane Goodall Institute euh, est, est encore en train à, à continuer cette recherche qu'elle avait entamée là-bas il y a 55 ans donc c'était un petit pèlerinage j'avais commencé le, le, le voyage à Nairobi en, voyant, enfin, en rencontrant Jane et je termine par l'endroit où elle a entamer sa recherche donc ça ressemble doute. à quoi le centre de recherche qui, qui, qui est là-bas euh, c'est à dire qu'on est dans un environnement donc vraiment sûr, c'est en bordure du lac Tanganyika, donc d'ailleurs de Kigoma qui est la ville à côté, il faut prendre pendant une heure et demie un bateau et donc on monte vers le nord, on longe la côte Euh, avec ses, ses montagnes, ses collines euh, sur le côté, et euh, une plage blanche qui est magnifique. C'est incroyable, le, le relief qu'il y a là-bas, entre le lac et puis le, tout de suite, ça, ça, monte, ouais, très, très vite. ça monte très, très, très vite. On ouais. est sur le rift est-africain, donc évidemment, ça, ça a pas mal euh, été chamboulé géologiquement. Euh, il y a encore un parc là, au-dessus de Kigoma Oui, donc exactement, c'est le parc euh, de, national de Gombe, mm -hmm. donc, euh, qui à l'époque euh, n'était pas encore un parc national. Et euh, dans ce parc, il y a le centre de recherche du Jane Goodall Institute. Et donc, Euh, bah, comme c'est beaucoup d'observations, c'est des, des baraques, il <rire> faut dire ce qu'il y a, où il y a, euh, y a des chercheurs. Dans forêt, voilà, exactement. Ils vont, dans, ils vont plutôt prendre des notes pour faire leurs, leurs observations. Et puis voilà, les données sont transférées par satellite aux universités, un peu partout dans le monde. Quoi. Donc voilà. Ce voyage vers euh, Gombe, ben, en passant par euh, le Kenya, l'Ouganda et maintenant la Tanzanie, euh, c'est un voyage un peu initiatique, enfin pas initiatique, mais en tout cas un retour aux sources pour vous. Vous avez compil... compilé tout ça dans un blog qui s'appelle Jim Journey. Euh, c'est un blog où vous pensez que Jane Goodall aurait pu tenir ce genre de blog Oui, j'en suis certaine. Elle a écrit tellement de bouquins que je suis sûre qu'elle aurait pu être capable de le faire. Et puis, elle a tout le temps pris note. D'ailleurs, c'est ça un peu parfois l'état d'esprit dans lequel je me mettais. C'est que j'avais envie de tellement apprendre et tout découvrir que j'essayais d'observer un maximum de choses, de rentrer euh, voilà, en, en communication avec les personnes locales, les gens qu'on rencontrait et prendre un maximum de notes pour euh, voilà, pouvoir encore en reparler un an après. Donc, euh, oui. Est-ce que vous diriez que ce voyage sur les traces de Jane Goodall et puis avec toutes les belles rencontres en chemin avec euh, ces trois pays d'Afrique de l'Est, est-ce que vous diriez que ça a bouleversé votre vie Mais En tout cas, je veux dire clairement, voilà, oui. Euh, ça, ça a bouleversé parce que voilà, je travaille pour euh, les chimpanzés d'Afrique et d'avoir pu euh, aller sur place, les rencontrer, euh, voir aussi les populations qu'on qu soutient, Bah, inévitablement, ça me change, ça change ma motivation pour mon travail, ça, je peux en parler, je peux en témoigner, euh, et donc ça a un boost énorme. Et puis, euh, puis c'est juste magnifique, d'ailleurs en revenant, j'avais qu'une envie, c'était repartir directement. Vous allez vous le demander, <rire> est-ce que les cartes géographiques que vous avez achetées sur place vont resservir, vous pensez oh Oui, j'espère, oui. Euh, là, je ne sais pas trop quand. Euh, à mon avis, la prochaine fois, ça va être plutôt en RDC où je vais me rendre. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, la, la région va me voir euh, bientôt, je l'espère. Eh bien, Ingrid Bezikoffer, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir pris la main jusqu'au chimpanzé sur les traces de Jane Goodall. Euh, votre voyage se lit et se regarde en photo, donc hein, sur votre blog chimjourney.com. Dès demain, Club Crocker consacre, se consacre à une autre histoire de voyageuse fascinante, celle de Caroline Bach, qui réalise un jour qu'elle n'est pas une architecte d'intérieur. Elle ne pense qu'à une chose à ce moment-là, c'est devenir peintre. Elle est peintre. La semaine dernière, elle nous racontait comment elle est partie à la pêche aux couleurs au Mexique. Et elle est revenue avec une centaine de pastels appelés les promenades mexicaines. Demain, elle nous emmène au Laos, le Pays Vert, avec des encres, cette fois sur le bord du Mekong. Le Mexique était son voyage yang, puissant et masculin, le Laos sera son yin. Dans un instant, la météo, puis le forum de midi avec la très yin. Fabienne Mersch. à demain, que vous soyez ici ou ailleurs. 1h midi sur La Première, Globe Crocker. La Première.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 Bonne journée à tous, les nuages sont toujours assez présents et quelques bruines continuent à circuler en s'évacuant progressivement vers l'est et le sud. Des éclaircies plus marquées vont revenir par le littoral et gagner finalement toutes les régions en toute fin de journée. Côté température, on ira de 21 à 25, localement 26 degrés dans l'extrême ouest. Et puis demain, on s'attend à une journée sèche, mais avec encore pas mal de nuages, mais aussi de belles éclaircies. Les températures de 19 à 24 degrés. Mercredi, un risque d'averse revient mais uniquement sur l'ouest du pays. Di, votre partenaire pour l'été, solaire mini format premier soin, tout est chez dit, dit, oui. faites-vous plaisir.